Ja. Les chalons n'en finiront jamais de passer Les goélands n'en finiront jamais de voler Comme le printemps fait toujours fleurir.